بسم الله الرحمن الرحيم ما هما البابان اللذان يقذنهما اولئك الناس هم استشفوا بالله الا قد اشفاهم ثاني سبحان الله نور في بعدين الشفاء بالله على خاطي لماذا انا قوسا نشاء لله نعم والباب الثاني لا يجوز يطلق السيد لغير... على على الليل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق هذا في حق الزراعه عشان ما تخربش ما تعدي له شيء نعم ولا فاجو ندخل اليوم في آخر باب من هذا الكتاب وهو باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كلنا لا يستمع الله سجد فليح وكل تيح il cela dirait hautement le jour des comptes ainsi que les cieux seront pliés dans sa main qui sont exemple de tout défaut qui soit au-dessus de, de ce qui est ainsi voilà أعظم ما وقع فيه الإنسان de part des gens même dans la oumma qui fasse que tout le shirk que l'on voit les bid'a que l'on voit les ma'asi que l'on voit ça ferait de là Que Allah n'a pas été estimé Estimé à Sajjistabala Mais que le verset là concerne Les mots shirikin Qu'on fait du shirk Car ça c'est la pire Dévaluisation dévalu que peut-on faire pour Allah De lui donner son droit A autre que lui Et quoi qu'il en soit Le mot peut-être dire Kazarik n'a pas estimé Allah Sajjistabala Et le Fasik n'a pas estimé Allah Sajjistabala Et même le Salih Qui est moukassir qui négligent l'عباده n'ont pas estimé Allah s'est just reward. Il a dit Allah Ta'ala: "Ya ayyuhallazina amanu taku Allah haqqa tuqatihi." Ya ayyuhallazina amanu taku Allah haqqa tuqatihi. Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit. Wa min hadha qila annahu ja'at al-aya al-ukhra fattaq Allah bas ta'atuh, craignez-la comme vous le pouvez car crainte Allah tel qu'il le mérite tel qu'il se doit, cela est vraiment une chose Euh, immense sur l'instrument et seul y arrive le ulama inna ma yasha Allah une ibad dir ulamao qui sont les savants craignent Allah c'est-à-dire d'une crainte réelle une crainte qui soit à la hauteur et bien sûr à la hauteur en mesure des capacités de l'instrument en mesure des capacités de l'instrument depuis la personne sera savante de qui est son seigneur dans ses noms et attributs et tu le craindras et mieux se comportera avec lui car l'ignorance c'est un poison qui amen le عبد ainsi que lui prejudicial fait donner au fil akhirah donc donc le fait de ne pas avoir estimé Allah sa est juste valeur cela est dû à notre ignorance et la hofla, une attention, une négligence également, ou l'hubb ad-dounia. Ou par là-dedans, tu verras les gens مثلا vanter euh مثلا un film pour les effets spéciaux qu'il pourrait être fait dans ce film. Regarde comment il a fait telle chose. Regarde comment ils ont fait telle créature. regarde comment l'autre fait telle et telle chose tu vois et pourtant tu ne les vois pas pressionner par la créature en elle-même vivante, réelle que Allah a créé tu es pressionné par un monstre qui fait 3 mètres de haut dans un film qui est fait par animation et tu n'es pas pressionné par un simple moustique qui est lui vivant qu'Allah a créé et qui est bien plus complexe. Encore. Car, comme on l'a dit l'autre jour, dans le Desitas Swir, l'être humain est incapable de créer un moustique, voire même l'aile du moustique, voire même la patte du moustique. Ni la mouche, ni la puce, ni le moindre microbe. On en est incapable. Et pourtant, on s'impressionne devant ce que la créature aura façonné, et on reste, on va dire, des mammifères presque force ce qu'on a là à créer. Des gens sont se ne parlent pas des choses de la création. Mais cela les ouade des animaux ça les impressionne. Ils vont voir des choses qui impressionnent, mais des choses on va dire minime à l'œil n'ont pas de valeur. Alors qu'en réalité, elles sont créatures, yani basées sur un comment dirais-je un un organisme complexe et parfait. Ah, pas de craiture en elle-même. Regarde le moustique, ça vole. Non, on peut voler. Tu peux pas voler. Regarde le moustique, مثلا quand il pompe le sang de la créature. Il peut arriver jusqu'à porter 10 fois son poids. Le petit moustique là. Tu vois, il se remplit de sang qu'il arrive à à à prendre un poids. Toi, imagine-toi être humain, on te met 10 hommes sur toi. déjà on te met un seul sur toi t'auras du mal à marcher 10 hommes c'est à dire que le moustique est plus fort que l'homme la mouche est plus forte que l'homme c'est à dire qu'on les voit tout petits comme ça on dit une claque on le tue mais en réalité proportionnellement par rapport à l'homme ils sont beaucoup plus forts que nous si tu as un moustique à la taille d'un homme ce serait un animal d'une force incroyable tu ne pourras rien faire contre lui à main nue donc c'est ça le problème on n'a pas estimé à la sa juste valeur et là ce qu'on dit c'est un amousage c'est un exemple comme ça مدابوب كثيره كانوا دا بتيس تي مساجست فالور الله بستان يقول في شهر كلمت وما قدر الله حق قدره اي لم يعظم الله حق تعظيمه حيث عبد معه غيره وصوروا وصووا لما مخلوق ناقص بالرب الكامل العظيم و سيصا انهم بتيس تي لا ساجست فالور في الحقيقه انهم adored autre que le autre que lui et ont le ont egaliser avec une creature qui elle est reduite لكي فهم alors que lui il est parfait qabadtohu aqbada fi al-lugha ya ma kabarat alayhi bi jami' kaffik wa jami' al-ard yawm al-qiyamah donc al-qabda c'est une saisie ce que je veux dire le tama entièrement wal-ard yawm al-qiyamah maqboodah li-r-rahman wa khass yawm al-qiyamah bi-dhikr wa in kanat qudratuhu shamilatan li-anna ad'awiy tanqati' fihi Et que Allah Azza wa Jal va saisir la terre entière le jour Yom la Qiyama. Et ça a été précisé pour Yom la Qiyama, car c'est le jour où, justement, la réalité apparaîtra aux gens. Mais en vrai, il peut le faire quand il veut. Ce n'est pas réduit à ce jour-là seulement. Il peut le faire quand il veut, Allah. Al-Sharah al-Ijmali Yorbiran Allah subhanahu wa ta'ala an al-mushriqina Lam yu'azimu Allah haqqa ta'azimihi haythu wa'abadu ma'ahum ghayra. والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء ومن من قدرته ان الار جميعا قبضته لينغش في قبضته قبضها نص قبضها دعنا الله اعلم صار شيء غريب لا commence قبضها يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عم يشركون Donc là Allah a avoué dans Sourate Al-Baqarah vis particulièrement les mushriqins car on abo on en, en dort haut que lui ils n'ont pas ce même juste valeur et explique bien que la créature entière prend du créature c'est l'univers entier il le saisit par sa main et l'univers on n'a pas nous-mêmes on ne l'a pas encore cerner on ne connaît pas ça ça, ça limite il a des limites les gens disent que l'espace il est infini là il est pas infini il a des limites seulement il est tellement grand les cieux sont tellement grands qu'on sait pas où ça arrête Comme cela Allah saisit tout cela de sa main droite. Les فوائد, n'oublie pas Allah hak ta'zimi man abada ghayr ma'ahu ghayrahu. Celui qui adore autre que Allah n'aura pas estimé Allah à cette valeur. Ça annule l'obligation de ta'zim Allah et tanzihi 'amma liya dik bi jalalihi. C'est l'obligatoire de faire ta'zim d'Allah. de le magnifier et de le purifier lorsqu'il n'y revient pas. Mounassabat al-aya il-babe ou il-tawuhid Hayifu d'Allah tel-ayat ou wala wujub ta'zimillah haqa ta'zimih wa ta'zimuhu wa ta'wuhiduhu wa tanziuhuhu anishirk. Donc le verset montre l'obligation de faire le ta'zim d'Allah azawajal et le vrai ta'zim d'Allah c'est le ta'wuhid et de le purifier du shirk. Qala wa Ali ibn Mas'ud radira anhu Qala j'ai حبر من الاخبار الى رسول الله يص عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد ان نجيد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارض على اصبع والشجر على اصبع والسرى على اصبع والسيل الخرق على اصبع فيقول ان الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا كبدته يوم القيامه رواه وفي روايه مسلم والجبال وشجر على اصبع امم اصبع تمام اصبع ثم ينزعون فيقول ان الملك انا الله وفي روايه البخاري جعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسيل الخرق على اصبع اخرجه dans ce hadith d'Abn Masoud qu'Habas est rendu auprès du prophète sallalahu alayhi wa sallam et lui a dit ô oh Mohammed nous voyons nous trouvons dans les textes que Allah azawajel mettra les cieux sur un doigt et les terres sur un doigt et les la végétation sur un doigt et les liquides sur un doigt et le reste de la création sur un doigt et il dira c'est-à-dire un seul doigt à lui je suis le roi et là le Nabi sallalahu alayhi wa sallam s'est mis à rire à cette époque que ses molaires sont apparues en confirmant ce qu'a dit Souraba Et après la l'université comme on dit là. Qui n'ont pas estimé alors ça juste valable. Dans des versions chez Mouslim que les montagnes et les la végétation seront à dos. Et qu'ensuite Attallah j'ai dit une azo c'est yahzuhun nuhun Allah. Summa yahzuhun Allah. Salam aleykoum. Yahzuhun Allah. Qui le fera trembler. Et il dira je suis le roi, je suis Allah. Dans une version chez le Boukhari. qu'il mettra les cieux sur un doigt et les liquides et ça là ça peut être les liquides et ça a été également traduit comme étant tout ce qui est terre et poussière sur un doigt et que tout le reste de la création sur un doigt Naam Et ça, bien sûr, c'est une sifat illa, sans taqif, sans tamfil, sans tajbih et sans ta'atil. Bien évidemment. L'auteur va en parler. Chaque kalimette, elle a l'akbar, jam, habr, on peut dire hibr. Wa hum, ulamah, al-yahoud. Suley Abba. الثرى الثرى هو كل سيد مبتل كل شيء qui est liquide mais الثرى ça peut également dans le sens comme je l'ai dit de la terre de la poussière ce qui يصل الشعر الإجمالي يغبيرنا من ابن مسعود الرادير عنه أن الرجل من اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنهم يجدون في كتبهم أن الله يمن القيام يجعل السماوات على إزباع والأرادين على إزباع وشجر على إزباع وثرى على إز وفي روايه المارد سبع وسائر المخلوقات على سبع والنور يظهر شيئا من قدرته وعظمته عز وجل فيهزهن فيهزهن فيهزهن يحزهن عتلا ويلعن ملكه الحقيقي وكمال تصرفه المطلق والهيه الحقكلا بالوصل Nos hadiths rapportent que un homme parmi les Juifs qui est allé parmi les ulémas des Juifs dit que dans leur livre ils trouvent certaines bon sifat d'Allah Azawajel qui seront aperçues au jour du jugement. Cela montre quoi Que les Juifs dans هذا الباب sont de meilleurs croyants que les Mu'attila parmi les Jahmiya et les Mu'tazila. وَالْأَشَعِرَةُ Un Yahudi est meilleur qu'un Ahbash. Car le Yahudi, il confirme qu'Allah a des droits. Le Ahbash, il dit ça, il va te kaffar tout de suite. Le Djamil, il va te kaffar tout de suite. Et le Asha'ari, il va t'interpréter. Non, mais ça veut dire telle et telle chose. Là. Le texte est venu, il se bat. Allah nous parle avec ce que l'on comprend. Allah, il a des droits. Allah, il a des droits. il n'y a pas interprété. Donc, on n'a pas une preuve de ce taouil. Il y a qu'un fawaïd, et tifaq al-yahoudiyah ou l'islam, puis il se bat al-asabi al-illah, al-awajalik ou bijalali. Donc, justement, l'islam et même le judaïsme sont d'accord dans l'affirmation des droits à Allah. Fa'aniyan, b'yan, rozmatillah ta'ala wa kudratihi. Cela montre la grandeur d'Allah et de sa, de sa capacité, de sa capacité. ce sont potentiels. Farisan, le dhahk, le sebab la ينافي الاداب. Il faut de rire pour une cause de son beau comportement. Rabi'an wujūm, قبول الحق مهما كان مصدره. Il est obligatoire d'accepter la vérité, quelle que soit sa de d'où que soit sa provenance. Là c'est un yahoud que disons le prophète sallam, un yahoud l'accepter. Il, a, il y en a même rigolé. Pour dire qu'il y a encore du hak chez eux. Et du حق qui reste chez les gens du livre خَمِسَنْ إِذْبَاتْ إِسْمَيْنُ الْأَسْمَعِ اللَّهُ وَهُمَا الْمَلِكُ وَاللَّهُ يَتَدَمَّنَانْ سِفَتَيْ هُمَا الْمُلْكُ وَالْأُلُوْهِيَ سلاموت affirme les deux noms parmi l'un d'Allah qui est le Malik qui lui renferme le sens de la royauté absolue et Allah qui lui de la uluhiyah absolue la divinité absolue صادقا اثبات صفه القول لله سبحانه وتعالى يطال كذلك ان الملك لهما بمناسبه الحديث الباب وللتوحيد حيث يدل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وتوحيده وتنزيحه عن الشرك كما اخذنا في الدارس السابق ولمسلم علي بن عمر مرفوعا يتوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول ان الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يتول الاراضي السبعه ثم ياخذهن بشماله ثم يقول ان الملك اين الجبارون اين المتكبرون Donc c'est l'homme de Ammar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam car en fait c'est marfouan car ce genre de choses que Ammar ne peut pas le savoir qu'Allah pliera les cieux le jour du Qiyama ensuite il les prendra par sa main droite et dira je suis le roi où sont donc les tyrans c'est-à-dire ceux qui prenaient pour des hommes puissants sur terre où sont les orgueilleux ensuite il pliera les sept terres et il les prendra par sa main gauche et il dira je suis le roi où sont donc les tyrans où sont les orgueilleux et là ce hadith à deux parties qui part de la main gauche des sept terres c'est une royauté échaza d'accord car le rapporteur qui l'a cité est seul et s'opposer en citant cela à d'autres rapporteurs qui sont plus nombreux que lui et plus faibles que lui ou alors du même niveau que lui ce qu'on appelle ça Shaz ça aurait été Munkar s'il avait été de niveau moins au que mais là il est du même niveau au que lui, mais ils sont plus nombreux que lui ils n'ont pas apporté cela et d'autres hadiths justement disent que même devenu Omar que ses deux mains sont des mains droites donc la main gauche en réalité n'est pas attribuée à Allah du moins on n'a pas de preuves qu'on a pas de preuve. Ce hadith-là n'est pas une preuve en lui-même car cette partie-là c'est pas de les choses parmi les hadiths muntaqada muntaqada muntaqada التي رواها مسلم. Il y a des hadiths qui sont en parlent. Et il y en a certains, ils sont pas nombreux. Au Bukhari et Muslim. Ça c'est dans entre eux. Et dire le marathien, ce n'est pas un hadith. Et كذلك, il y a 7, il y a pas de دليل qui le prouve clairement. on a inversé dans le sens Allahu allazi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna c'est là que christie Dieu l'équivalent en terre et là on peut dire qu'il y a cette terre ce mec a dit يخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بان الله عز وجل سوف يطوي السماوات السبع يوم القيامه ويخذهن بيده اليمنى ويطوي الاراضي السبع ويخذهن بيديه الشمال والنو كلما توى واحده منهن نادى اولئك الجبارين متكبرين مستخفران شانهم الامور لنا انا هو صاحب الملك الحقيقي الكامل الذي لا يدعو ولا يزوره ان كل ما سواهم من الملك ومن ملوك من ملوك ومملوك من الملك ومملوك وعادل وجائر زائل ذليل بين يدي عز وجل لا يسالوا عما يفعلون وهم يسالون حديث ابن عمر فهم كل نبي صلى الله عليه وسلم فهمك الله عز وجل لي ال 7 له جو de la résurrection et qu'il les prendra par sa main droite et qu'il pillera les terres, les sept terres qu'il les prendra par sa main gauche et à chaque fois qu'il pillera l'une d'entre elles il appellera ses tyrans et l'orgueillus qui étaient sur terre pour les rabaisser en leur déclarant que c'est lui qui a la royauté absolue et parfaite celle qui ne souffle lui pas celle qui ne périt pas tout ce qui est en dehors de lui comme roi ou comme royauté et autre tout cela est voué à périr à disparaître que tout cela en réalité n'a pas de valeur par rapport à lui et qui ne pas interroge ce ce qu'il fait mais eux seront interrogés al-fawa'id اثبات ان الله ان له يدين حقييتين يمين والشمال ce hadith indique que Allah a deux mains réelles d'accord une droite et une gauche il a dit en réalité ce sont deux mains droites et le coran ne contredit pas cela demain et le hadith les hadiths qui parlent d'une main le fait de n'avoir une contredire de contredire pas deux et deux dans le coran dans la langue arabe si tu vient par en duel ça a un sens rien je pas interprétable et trois et trois euh, pluriel je veux dire ça fond là parce que le terme venu en pluriel c'est en باب التعظيم ان الله يعظم شانه car vous ne voyez pas le dit nahnu fa'alna باب التعظيم vous quand je dis vous ça se conduit des fois c'est ce une des fois c'est deux des fois c'est plusieurs là c'est deux et deux n'empêche pas que une société et à la base a kol jam isnan et quand il a kol jam c'est le bab ta'zim bab ta'zim فَانِيَنْ إِزْبَاتِ سِفَاتَ الْقَوْ لِلَّا عَوَاجِيَ الْيَاكَ وَبِجَالَالِهِ فَانِيْسَنْ إِزْبَاتِ إِسْمِ الْمَلْكِ لِلَّا مُتَرَمِّنَا سِفَاتَ الْمُلْكِ Donc là ça montre qu'également parmi l'un d'Allah il y a le Malik qui lui englobe la tribu de la royauté. رَابِيَنْ إِزْبَاتِ عَنَ الْأَرَادِينَ سَبْ Cela montre que les terres sont les saintes. Mais ça c'est pas sal التجبر والتكبر qui ne permettient justement de tyranniser et n'être orgueilleux. صالح فن بيان اسم الله العز وجل سي montrent comment Allah et ta'ayub. بمناسبه الحديث الباب للتوحيد حيث يدل الحديث على وجوب تعظيم الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده وتنذيه عن الشرك. الحديث l'obligation d'avoir un tarzim pour Allah et c'est tarzim c'est son tawhid. et le privé de tout cherche il dit et roya and ibn abbas qala ma as samawat as sab' wal aradun as sab' fi kaff ar rahman ilayka khadaratun fi yad ahadikum qu'il a dit que les sept cieux et les sept terres dans la paume d'allah donc l'exemple dans grande moutade dans la paume de notre vous sur la paume نروى لكم يقول يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الاثر ان نسبه السماوات السبع والاراضي السبعه مع عظمهن الى كف الرحمن كنسبه الخردل الصغير الى كف احدينا دونك في هذا الاثر ابن عباس اフォーム justement la comparaison des cieux des sept cieux Les sept terres avec leur grandeur, dans la paume de Rahman, le kef, kef c'est la paume, en euh, caler leur comparaison par rapport à un grain d'atome, aussi petit soit-il, euh, un grain de moutarde, je veux dire, dans la paume de l'un d'entre nous. « On va dire que l'on va voir les nisbati et les nisbah, et on va voir les nisbahs et les nisbahs, et on va voir les nisbahs et les nisbahs, سِفَاتُهُ شَيْهُ كَمَا لَيُشْبِهُ زَاتُهُ شَيْهُ نَعَفُونَ لَيُشْبِهُ سِفَاتِهِ شَيْهُونَ كَمَا لَيُشْبِهُ زَاتَهُ شَيْهُونَ Donc là on fait cette comparaison on ne compare pas la main d'Allah à la nôtre une comparaison justement de euh, comment dirais-je de la taille c'est-à-dire les sept cieux dans la main d'Allah Ça équivaut à un grain de moutarde dans la main d'entre nous. C'est-à-dire que nous, on peut voir notre main et la taille d'un grain, grain de moutarde dans notre main. Ben on se dit, la main d'Allah, pour qu'on sache comment elle, elle est, c'est quoi une main et ben Elle est celle-ci avec la grandeur. Ça équivaut à cela. Pour montrer, essayer de te faire réaliser la grandeur d'Allah. Et malgré tout, tu ne pourras pas la réaliser. D'où le sens de Allah ou Akbar. Dans le sens de Allah Akbar. Parce qu'à comprendre qu'Allah, il est vraiment plus grand que tout. D'accord D'une université qui est inconstruable pour nous. Et avec cela, il donne des comparaisons, une approche. C'est une approche pour que l'on puisse, nous, euh, comprendre. Ama la conception et la perception, on ne peut pas l'avoir. Donc attention, on ne compare pas la main d'Allah à l'un d'autre. Mais là, on compare la vision. D'accord La vision... pour que se rendent compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du voir qu'on a une approche de sa grandeur. Ya dunn ma'ala. Fa'mtum. On ne peut pas du tajbi'er ça. Al-fawa'id ana al-aradayn sab'a. Que les terres sont 7. Saniyan, Ibn Abbas yuthbit al-kaff li-llah al-'azw wa jal 'ala wajhalik al-layiq bihi subhanahu. Ibn Abbas Afiem attribut de la, de la paume. Et la paume est dans la main. Pour Allah, de façon qu'il lui convienne, qu'il lui sied. Hadha. Wal baqiyatu turku ila al-had. Insha Allah. Baqiyat thalathat ajluh. Wa ilaa compétir ce livre par ce bébé qui amène justement au conclure tirer le livre à estimer à sa juste si valeur il s'en rend compte sa grandeur et quand tu penses à ça tu vois vraiment comment tu es tout petit comment tu n'es rien nous le dit innal jabarun et mutakabbin on ne vous avaient rien de train du tout en réalité d'accord waazam arraf ilawna wal hamdulillahi alamin